Activité 10, page 12. Écoutez et lisez. Pour donner un numéro de téléphone, vous dites... 01 45 77 35 98 91 429 trente six zéro quatre zéro six quatre